Wa inna al-kalam Kalamullah. Allah wa khayra al-hadith hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'd Donc on commence notre cours numero 6 dans explication du tafsir euh, lecture du tafsir de sourate Fatir on est arrivé à l'explication du verset 32 Dans cette sourate. Donc, on va réciter quelques versets qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. InshaAllah Allah. billahi minash shaytanir rajim. Bismillah al-Rahman al <voix> Thumma <'étonne> aurasn al-kitab al min 'ibadina.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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إِنَّ ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب, لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 Wallah yazidul kafirin kufrohum inda rabbihim illa yazidul kafirin illa khasara. Donc on a lu jusqu'à 39. Donc on a lu de 32 à 39. On va essayer de, de lire dans tafsir ce qu'on est capable de lire aujourd'hui, de ces uh, en commençant, donc, dans le tafsir de l'imam Sheikh al-Sa'di, uh, il dit C'est-à-dire, ensuite, nous fûmes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, c'est-à-dire, cette omma. Sheikh, il dit Hommes, هذه C'est-à-dire, ceux qui ont eu cet héritage-là, ces serviteurs-là, ce sont les serviteurs de cette omma. En hij zegt ensuite, Famin hun zalimun li nafsihi Bil ma'asi allatihi adun al kufra Donc parmi eux, parmi ces serviteurs Qui ont hérité du livre Il y en a parmi eux Qui se font de l'injustice à eux-mêmes Qui se font Du tort à eux-mêmes C'est-à-dire En faisant des désobéissances et des péchés Qui sont moindres que le kufr, Qui sont moindres que le shirk En en, wa minhun muktasidun, muktasirun ala la ma yajibu alayhi wa tarikun lil muharram. C'est-à-dire, parmi eux, il y en a qui sont muqtasidun, euh, c'est-à-dire, qui se tiennent sur une voie moyenne, c'est-à-dire que ceux-là, ils se limitent à faire uniquement ce qui est obligatoire et à s'écarter de ce qui est haram, de ce qui est interdit. اي une autre catégorie la troisième ومنهم سابقون بالخيرات اي سارع فيها واجتهد سارع فيها واجتهد وسبق غيره وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل تارك للمحرم والمكروه دونك La troisième catégorie, c'est ceux qui ont devancé tous les autres dans les bonnes œuvres, qui dépassent tout le monde dans les bonnes œuvres. Et c'est la personne qui se précipite dans le bien et qui fait des efforts, elle, elle se force elle-même à faire du bien et elle dépasse tous les autres. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce qui est obligatoire. Et elle fait beaucoup d'efforts pour faire des actes surérogatoires C'est-à-dire des choses qui sont, qui sont supplémentaires à ce qui est obligatoire Et elle s'écarte de ce qui est haram Mais en plus de ça, elle va même s'écarter de ce qui est détestable De ce qui n'est pas haram mais qui est détestable Donc ça c'est les trois catégories d'entre les croyants Et euh, ensuite le sheikh il dit Fakulluhum istafahum allahu ta'ala li warasati هذا الكتاب وان تفاوتت مراتبهم وتميزت احوالهم فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسه فان معه فان ما معه من اصل الايمان وعلوم الايمان واعمال الايمان من وراثه الكتاب dus, hij legt uit, de chef, dat deze drie categorieën zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, et même si leurs degrés ont des, divers, des différences, Et même si leur état est différent aussi de l'un à l'autre, mais ils ont tous une part de l'héritage de ce livre. Même la personne qui se fait du tort à elle-même en commettant des péchés, eh bien, elle, elle a aussi quand même une part de cet héritage-là, euh, du fait qu'elle a avec elle la base de la foi, et les sciences de la foi, et les actions de la foi. Et euh, donc, ça, ça fait partie de l'héritage du livre. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'hériter le livre C'est-à-dire d'hériter la science du livre, d'hériter de l'action qui est reliée à ce livre, et d'hériter également de l'étude de ces de mots et de ces euh, paroles, et de faire extraire également de ces de mots-là leur signification. Donc, chacun de ces trois degrés-là, de ces trois niveaux-là, ont une part de cet héritage dans ce sens-là. و في <تصفيق> على فنه الله تعالى يقول ذلك هو الفضل الكبير اي ستدير وراثه الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو الفضل الكبير الذي جميع الذي جميع النعم بالنسبه إليه كالعدم فاجل النعم على الاطلاق واكبر الفضل ووراثة هذا الكتاب الشيخ يفسر كذا سي لا plus grande grâce Hein? La plus grande des grâces Et euh, le plus grand des biens La, la grâce infinie Et pour, euh, il dit le chef que ça signifie donc euh, Le fait d'hériter de ce livre là Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait Hériter de ce livre à, celui qu choisi, de, de, à, à ceux qu'il a choisi de ses serviteurs Et bien c'est ça la plus grande grâce Et que si on compare cette grâce-là à toutes les autres, eh bien, c'est comme si les autres n'existaient plus face à celle-là, tellement elle est grande. Et, euh, donc que c'est de façon absolue la grâce par excellence. Et que, euh, elle est la plus grande de toutes. C'est-à-dire le fait d'hériter de ce livre. Summa, zakara, jaza'a alladina awrasahum. أورثهم كتابه فقال جنات عدن يدخلونها أي جنات مشتملات على الأشجار على الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والانهار المتفدقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول Donc, le Sheikh, il dit que Allah mentionne ensuite l'héritage, euh, pardon, il, il mentionne ensuite la récompense de ceux qui ont hérité de ce livre. Parmi ceux qu'il a mentionné des trois catégories, et il dit qu'ils auront comme récompense les jardins d'Éden, dans lesquels ils entreront. Et le Sheikh explique que ce sont des jardins qui comprennent toutes sortes de différentes formes d'arbres, D'ombre, d'ombrage, de, de, de, de jardins, de très beaux jardins, et de, belles, de, de beaux ruisseaux, et de châteaux très élevés, et de belles demeures, embellies et enjolivées et bien décorées. Hein, et, et ça, c'est pour de, y demeurer éternellement, ça ne cessera jamais. Hein, et c'est une vie éternelle. Et le terme al-Aden, le Sheikh il dit, ou al-Aden al-Iqama. En dan is het een jonge eekama. En dan is het een eekama. En dan is het een eekama. En dan is het een eekama. En dan is het een d'Eden, En dan is het een eekama. En dan is het een eekama. En les demeures hein, ou de, de résidences, les jardins de résidence ou les jardins dans lesquels on s'installe et on reste et euh, pourquoi on les appelle Aden de cette façon c'est parce que c'est des endroits où les croyants vont rester et vont demeurer et donc ils sont, ils sont dans cet endroit là de façon éternelle et donc le jardin en lui-même il est éternel et les gens qui habitent dedans vont être éternels aussi et donc C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin d'Éden, parce que c'est un endroit où les croyants vont rester et vont s'installer et vont demeurer. Maintenant, le chef euh, Ibn Kathir, il mentionne euh, à ce point-là des choses semblables aussi. Il dit, par exemple, à propos de, du verset 32, يقول تعالى ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتاب او من الكتب الذي اصطفينا من عبادنا هم هذه الامه ثم قسمهم الى ثلاثه انواع فقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في في العمل أو في في المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات dus, als je naar expliqueert, Allah a, dan kan dat, dat بعد dat zei die zei, dat zei die zei die zei die zei die zei die zei die zei die zei die zei die zei qui vient confirmer ce qui a été révélé auparavant dans les livres précédents, Eh bien ce sont des gens que Allah a choisis parmi ses serviteurs, et ce sont les croyants de cette Ummah. Puis, les croyants de cette Ummah ont été divisés en trois catégories, et Allah a dit, il y a parmi eux, celui qui se fait du tort à lui-même, qui se fait de l'injustice à lui-même, c'est-à-dire la personne qui est négligente dans l'établissement de certaines obligations, et qui commet quelques péchés. Et euh, yani, l'autre, c'est ceux qui sont dans la voie moyenne, c'est-à-dire c'est celui qui établit les obligations et qui s'écarte des interdictions et qui abandonne certaines des choses recommandées et qui fait certaines des choses qui sont détestables. Et c'est-à-dire il y en a d'autres qui dépasse tous les autres dans le bien par la permission d'Allah c'est-à-dire la personne qui fait les obligations et qui fait également les choses recommandées dans la religion et qui abandonne les interdictions les choses haram et qui abandonne également les choses détestables et même parfois certaines choses permises hein, qui pourraient amener à des choses détestables ou haram donc ça c'est les trois catégories en de schijf zegt ensuite, de Ali ibn Abi Talib, Ani ibn Abbas, in kitab, die we ons vertellen van Ummat Muhammad. Donc A propos des gens qui ont hérité du livre, parmi ceux que Allah a choisi de ses serviteurs, ce sont, euh, Abdullah ibn Abbas dit, ce sont les gens de la umma de muhammad, Sallallahu En Wa jaren Allah, alle kitab, en wa muqtasiduhum yuhasabu hisa yuhasabu hisaban yasira wa sabiquhum sabiquhum yadkhulul janna bighayri hisab donc abdullah ibn abbas il continue en disant que allah subhanahu wa ta'ala leur a fait hériter de tous les livres donc celui d'entre eux qui fait de l'injustice à lui-même qui est injuste allah va lui pardonner celui qui est dans la voie moyenne c'est-à-dire comme on l'a décrit celui qui est dans la voie moyenne, il sera jugé d'un jugement euh, facile. Hein, il aura un jugement facile. Tandis que celui qui dépasse tous les autres dans le bien, eh bien, il entrera dans le paradis sans sans jugement. Sans être jugé, il va rentrer directement au paradis. <cười> Donc ça c'est les degrés des croyants et les ulama, ils mentionnent ce verset-là souvent pour Répondre aux gens de Bid'a parmi, parmi les Khawarij et les mu'tazila qui excluent les gens qui commettent des grands péchés de la, des, des, des, du nombre des croyants ou des gens de la foi hein, ils, ils considèrent que ces gens là sont des kouffars euh, ou bien que ce sont des gens qui ont euh, un autre euh, qui sont ni, ni des croyants ni des mécréants comme les mu'tazila ils disent que ceux qui commettent des grands péchés ne sont ni des croyants ni des mécréants Et ils les mettent dans une catégorie entre les deux Et ils disent que dans l'enfer, ils sont dans l'enfer, dans l'au-delà euh, pour l'éternité Donc euh, ça c'est, il y a des groupes d'égarements qui ont dévié par rapport à cette question Des actions et des, des actes d'adoration et des, de la foi par rapport aux croyants Et les gens dal Sunna, parmi les réponses et les arguments qu'ils ont mentionnés pour réfuter Ces gens de bid'a c'est ce verset-là aussi, puisque Allah wa ta'ala mentionne les trois, les trois degrés ou les trois catégories de croyants et de musulmans ceux qui se font du tort à eux-mêmes et qui commettent des péchés, ceux qui sont dans la voie moyenne, hein, ils font ce qui est obligatoire et s'écartent de ce qui est interdit, et la troisième catégorie, c'est ceux qui dépassent tous les autres dans les bonnes actions et ce sont les, hein, les gens qui euh, sont les plus élevés dans la foi ceux-là, ils rentrent au paradis hein, pas, euh, sans jugement ceux qui ont complété le tawhid hein, qui ont réalisé le, le tawhid de façon com complète et qui ont perfectionné leur, leur tawhid donc ce sont les trois, les trois niveaux et euh, Donc, tous les croyants ne sont pas au même, au même degré. Et on peut répondre donc au kawalj avec ce verset-là, puisque Allah mentionne les croyants et euh, il mentionne leurs différents degrés et il mentionne même ceux qui commettent des injustices à eux-mêmes comme faisant partie des gens qui vont être au paradis par la suite. Euh, ensuite, le, le shaykh, il cite... Een andere parole, die dit: Wat roe Abu al-Qasim al-Tabarani an Ibn Abbas an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an nou قال ذات يوم, Shafa'ati li'ahli'l kabairi min umati. Dus, dat is een hadith qui rapportait, euh, ici, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, et il a dit un jour: que Mon intercession sera pour les gens qui ont des grands péchés parmi les gens de ma umma. Okay, donc ça c'est une parole du prophète qui est claire au sujet de, hein, du fait que les gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans tant que ce n'est pas du shirk akbar ou du kufr akbar eh bien ils ne vont pas être euh, éternellement en enfer et que ils vont, si jamais ils rentrent en enfer par la justice d'Allah ils seront, euh, ils seront euh, on les fera sortir de l'enfer et ils entreront au paradis Ils rentreront au paradis par l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection Donc ça aussi c'est une autre des preuves d'Ahl-Sunnah contre les khawarij et contre les mu'tazila qui nient ça Et il dit Ibn Abbas, s'il vous plaît, qu'il y ait la vie de la vie de la vie de l'homme Et le plus important qu'il y ait la vie ils entrent au de Muhammad sallalahu alayhi wa donc c'est la parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit que les gens qui dépassent tous les autres dans le bien ils vont entrer dans le paradis sans, sans jugement comme dans le hadith des 70000 que le prophète a mentionné qui rentreront au paradis sans jugement Euh, ni, euh, ni, ni compte, ni jugement et sans châtiment donc ceux-là euh, ils entrent dans cette catégorie-là c'est ceux qui dépassent tous les autres dans le bien eux, ils vont rentrer dans le paradis sans jugement ensuite, Abdullah ibn Abbas, il dit celui qui est dans la voie moyenne hein, il, il, euh, il rentre au paradis par la miséricorde d'Allah c'est-à-dire qu'il mérite Peut-être que s'il méritait un châtiment eh bien Allah subhanahu wa lui a fait miséricorde Et il l'a fait rentrer dans son Paradis Et euh, le, le, la troisième catégorie euh, Il y en a dans ce sens là C'est la personne Qui se fait de l'injustice à elle-même Qui fait des péchés Ou les gens de Al-Araf Les gens de Al-Araf C'est ceux qui sont entre le paradis et l'enfer Eh bien Ils euh, il rentrent au paradis par l'intercession par par par du prophète mohammed sallallahu alayhi wa en leur faveur et ruya an rayl wahid salaf anna adh-dhalim li min hadhihi min al-mustafina ala min wa taqsir Donc, le cheikh explique que, également, ça a été rapporté de la part de plus d'un d'entre les salaf que la personne qui se fait de l'injustice à elle-même fait partie de cette umma et fait partie de ceux qui ont été choisis, malgré ce qu'il a comme déformation et comme manquement. Et il dit آخرون, « Balit ظالم li nafsihi leissa min hazihi l'umma, min al-mustafina ». Al-Warithina lil Kitab, wa'sahih ayydan min hazihi al-Umma. Il dit, et d'autres ont dit, que la personne qui fait de l'injustice à elle-même ne fait pas partie de cette Ummah et ne fait pas partie de ceux qui ont été choisis parmi ceux qui héritent du livre. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct, c'est qu'eux aussi font partie de cette umma. Hein? Et on a, mar on a mentionné que. Hein, ceux qui les excluent hein, de cette umma, ce sont les gens de bid'ah parmi les khawarij et les mu'tazila. Mais ça, c'est des gens de déviation et des gens de bid'a. Ensuite, euh, le Sheikh il dit ici Wal ulama a'gbatu naas واولى الناس بهذه الرحمة فإنهم كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن كثير قال قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك أي أخي قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما قدمت لتجارة قال لا قال أما قدمت لحاجة قال لا قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث قال نعم قال رضي الله عنه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة وا ان الملائكه لا اجنحتها رضا لطالب العلم وانه لا, يغفر لطال لا, لا, لا, لا, لا يستغفر للعالم من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب وان العلماء هم ورثة الانبياء dus dat is een hadith, die geven om het hadis <risos> veranderen, en ze veranderen om het te veranderen. En ze veranderen om het te veranderen. Qu'est-ce qu'il dit, ce hadith En fait, le cher, il explique que parmi les gens qui ont hérité le livre, comme c'est mentionné dans ce verset, eh bien, à la tête de ceux-là, il y a les... à la tête de ceux qui ont cette grâce, qui est mentionnée dans le verset 32, eh bien, il y a les gens de science, les ulama. Et ce sont les gens qui ont le plus droit à cette, à cette miséricorde. Et, euh, comme ça a été euh, mentionné par, dans la mousselade de l'imam Ahmad, rachimahullah, selon Qais ibn Qathir, il dit qu'un homme a quitté la ville de Médine pour aller, pour aller à Damas, pour retrouver un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa qui s'appelle Abu Darda. Et donc, il est parti le voir, et Abu Darda lui a dit, qu'est-ce qui t'amène, oh mon frère? Il lui a dit C'est un hadith Que je viens chercher C'est-à-dire j'ai appris On m'a dit que Tu rapportais un hadith Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et Je suis venu donc pour, pour Que tu me dises ce hadith Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Imaginez C'est pas quelqu'un Qui va juste euh, Aller euh, à la mosquée pour aller poser une question à son imam... ou bien quelqu'un qui va... Hein, partir... Euh, yani, quelque, prendre le téléphone... pour poser une question... Hein, des choses comme ça... non... Il part, il part en voyage... il quitte la ville de Médine... pour aller jusqu'en Syrie... imaginez... subhanallah... aujourd'hui en voiture... Hein, ou en bus... si quelqu'un veut faire ce voyage il prend au moins euh, 14 heures minimum. Parce que je me souviens d'avoir fait le voyage de Médine jusqu'à jusqu la Jordanie en autobus, et ça a pris 14 heures. Hein? 14 heures de route. Alors imaginez, si c'est en voiture, imaginez en à d'âne ou à de chameau à l'époque. Donc ça c'est pour expliquer que la personne... Elle ne fait pas un petit voyage, elle fait un énorme voyage. C'est un voyage très long, très épuisant, très fatigant, qui prend peut-être même des semaines. Et il part pourquoi Pour un seul hadith. Donc qu'est-ce qu'il dit, à Abu Darda Il dit, est-ce que tu n'es pas venu pour faire du tijara, il y en a du commerce, c'est-à-dire en même temps tu viens pour le hadith, et en même temps tu veux faire du commerce, t'en profites, hein tu veux faire une pierre de coups Il dit non. Il dit Est-ce que tu n'es pas venu pour un besoin quelconque, autre Il dit non Il dit est-ce que tu n'es pas venu pour Est-ce que tu es venu Chercher seulement ce hadith Il a dit oui Ça veut dire Il est parti de Médine En voyage pendant des semaines Pour arriver jusqu'à Damas hein? Et quand il arrive là-bas Il dit je suis venu Que pour te demander sur ce hadith Ça veut dire Il va prendre ce hadith et il retourne chez lui Subhanallah hein? Et donc Abu Darda Il était étonné de voir ça. Et il a dit, radiyallahu anhu, « J'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Celui qui prend un chemin dans lequel il cherche de la science, « Allah va lui faire trouver par ce chemin un chemin vers le paradis. « Et les anges hein, battent de leurs ailes par satisfaction » Pour, en satisfaction pour la personne qui est à la quête de la science Et il demande pardon pour le savant cest à tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Même les poissons dans l'eau demandent pardon pour le savant demande pardon à Allah pour le savant Et le mérite du savant sur l'adorateur Est comparable au mérite de la lune à côté de toutes les, les petites étoiles. Donc la lune est plus grosse que toutes les étoiles hein, dans le ciel. Et donc, ça c'est le mérite du savant par rapport aux autres musulmans. Parmi les musulmans, il y a des savants, et bien ça c'est leur mérite. Et il mentionne ensuite, il dit, que les savants, les ulama, sont les héritiers des prophètes, et que les prophètes n'ont laissé en héritage, Aucun, aucun argent Ils n'ont pas laissé d'or ou d'argent Mais ils ont laissé de la science En héritage Et celui qui prend De cette science Alors il a pris la, la chose la plus importante hein? Il a pris la chose hein? La plus importante Et donc Ça c'est pour dire que euh, Les gens Parmi les, les musulmans qui ont hérité du livre d'Allah, parmi ceux qui ont été choisis par Allah pour hériter du livre, et eh bien les premiers dans cet héritage-là, ce sont les ulama, ce sont les hommes de science. Puis les autres croyants par la suite, selon le niveau qu'ils ont, et selon le, le, la, la connaissance et la pratique qu'ils ont. Hein. Ensuite, le cheikh il explique, donc il continue en disant, « Jannatu adnin يدخلونها. نقول ذلك الله سبحانه وتعالى الشيخ يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من من رب العالمين يوم القيامة ما وهم جنات عدن أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقد وقدومهم على الله. تذكروا إن سكوا Ceux qui ont été choisis par Allah Parmi ses serviteurs pour hériter du livre Qui a été révélé de la part du Seigneur des mondes Au jour de la résurrection Leur destination sera le, les jardins d'Éden C'est-à-dire les jardins dans lesquels Ils s'établiront et s'installeront Pour y rester hein, euh, Au jour de leur résurrection hein. Donc C'est là, qui, là qui, Ce sera leur destinée C'est là où ils iront Cheikh euh, ensuite Il explique La suite du verset Jannat adnin yadkhulunha yuhalluna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Donc yuhalluna fiha min asawir min dhahab c'est-à-dire que on va les on va les parer au jour de la résurrection Hein, ils entreront dans le paradis où ils entreront et ils seront parés de bracelets en or ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements seront de soie. Donc ils auront les plus beaux vêtements, les plus belles parures. Hein? Et euh, c'est-à-dire, le chef dit huwa al-Huli, allahi yuj'alu fil ma min Al-Rijal fil halya fil janna sawa wa yuhallaw fiha lu'lu'an yunazzam fi wa ajsadihim wa libasuhum fiha harir min sundus wa min istabraq akhdar donc qu'est-ce qu'il dit le le il explique que donc ils vont être parés de bracelets d'or assa c'est le pluriel, donc, de, de, c'est-à-dire, ça, ça signifie, au pluriel, le, le, les bracelets. Et ce sont les choses qu'on porte dans les, les poignets, hein, dans les bras. Et donc, ce jour-là, ils vont porter ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Et ce sera hein, les plus belles parures. Et dans les parures du paradis, les hommes et les femmes seront égaux. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans les parures. Parce que les femmes ont le droit de porter des parures, tandis que les hommes n'ont pas le droit d'en porter. Et ils n'ont pas le droit de porter de l'or en particulier. Et ils n'ont pas le droit de porter de, de la soie, hein, par exemple. Tandis que dans le paradis, les croyants vont avoir hein, des parures parmi les, euh, des bijoux en or. Hein, des bijoux en or et des vêtements en soie. Et ils auront également, ils seront couverts de perles. Également. Ils seront couverts de perles dans, sur leurs vêtements et sur leur corps. Et, euh, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, également, ils seront également donc couverts de, de soie. Leurs vêtements seront en soie. Et ça c'est des choses haram dans cette dunia pour les croyants Mais dans, au, au jour de la résurrection Ce sera permis dans le paradis Donc ils auront des habits verts En soie verte de Soie fine et de brocart, accoudés sur des divins hein, Comme c'est mentionné dans d'autres versets D'accord donc Ensuite euh, Qu'est-ce qu'il dit L'imam Ibn Kathir à propos de ce verset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 Que les parures du croyant vont atteindre ce que son wudu a atteint. A atteint. Hein? Toutes les régions qui ont été atteintes par le woudou vont être remplies de parures. Et hey, masha'Allah. <'envoyant à l 'air> Et leurs vêtements seront de soie. Euh, il dit <'envoyant à l 'air> C'est-à-dire, Ces parures là, hein, ces vêtements de soie étaient haram pour eux dans cette dunya, fa abaha Ta'ala lahum fil akhirah. Donc Allah leur a rendu halal dans l'au-delà. De même que l'alcool, hein, l'alcool c'était haram dans cette dunya et eh bien au jour de la résurrection, ils auront du vin. Ils auront du vin qui ne rend pas ivre, hein, qui ne fait pas devenir ivre. Hein, et ils auront même des rivières de de vin qui coule. Ça, enfin, c'est des choses qui étaient interdites pour les croyants dans cette dunia, pour les hommes et les femmes, et qui seront permises au jour de la résurrection. Tandis que la soie était interdite pour les hommes, permise pour les femmes dans cette dunia, mais dans l'au-delà, elles seront licites pour les hommes et les femmes. Allah Ta'ala lahum fil akhirah. Wa sabata Il a dit? Le salam, comme il dans le Sahih, anna het Allah: men labissen het harrirah af dunya, dan labissen in het af in het wa in het af in het af in het af in het af in het af in het af in in het af het af in het af in het dit in het in het af het Et il a dit, dans un autre hadith, euh, elle, était, elle était permise pour eux, elle est permise pour eux dans la dunya et pour vous dans l'au-delà. Pour vous dans l'au-delà. Après, le Cheikh il dit, « Il a dit, « Alhamdulillahi, allazhi adhaba anna al-hazan, inna rabbana la Shakur. En ze zeggen, alhamdulillah, van de Heer van de Heer van de Heer van de Heer Allah, celui qui nous a Heer de l'affliction, ou de a écarté de nous l'affliction, de la tristesse. Inna rabbana Heer van de Heer van de Il dit, le ici, dans le tafsir, Où al-Khouf, min al-Mahzour, Azahahu anna wa araha na minma kunna natakhoufu wa nahzaroh min humum wa Allah Subhanahu wa nous libérer de l'affliction qu'on avait dans cette dunya, c'est-à-dire la crainte, hein, la crainte des choses dangereuses, des choses qui, hein, dont on était Donc Allah va nous enlever tout ça de notre âme, de notre cœur, et il va nous donner le repos de l'âme, le repos du cœur de tout ce que nous avions comme crainte et comme souci dans cette dunya et dans l'au-delà. Et il dit, donc Allah subhanahu wa va leur pardonner beaucoup de leurs péchés et va leur récompenser pour le peu de hasanat qu'ils ont. Hein? les récompenser pour leur peu de bien qu'est-ce qu'il dit Cheikh Saadi à ce sujet là il dit et quand il y a eu la naïm et quand il y ils ont dit et ce n'est tout de tout حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوامهم في دوام لبثهم فهم في نعيم في نعيم ما يرون عليه مزيدا وهو في تزايد أبد الآباد. Il dit, et ensuite donc, lorsqu'ils sont dans cette grâce et que la grâce a été complétée et parfaite pour eux dans, leur, dans le plaisir qu'ils ressentent et dans le bien qu'ils ont dans le paradis, ils disent « Alhamdoulilah, louange à Allah qui a fait partir de nous hein, toute l'affliction », c'est-à-dire tout, tout ce que ça peut contenir et tout ce que le terme « affliction » et « tristesse » peut euh, signifier. Et donc, tout ce qu'ils ont pu avoir comme affliction ou tristesse du fait qu'ils avaient dans cette dunya peut-être un manque dans la beauté ou un manque dans leur nourriture ou dans ce qu'ils qu voulaient boire ou bien un manque dans le plaisir ou un manquement quelconque dans leur corps, une infirmité ou autre, eh bien, dans le paradis, tout ça, ça part. Parce que Allah leur donne tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils désirent. Et ils vont y demeurer pour toujours. Donc ils n'ont pas d'inquiétude. Ils n'ont pas de tracas ou de soucis du fait de savoir que cette chose-là va cesser ou va, va se terminer ou va arrêter. Non, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Et ils disent Fahum fi na'imi ma yarauna alayhi Donc ils sont dans une grâce tellement grande qu'il n'imagine même pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus hein, encore alors qu'en réalité cette grâce ne fait qu'augmenter à l'éternité c'est-à-dire qu'elle augmente sans arrêt et à l'infini cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit inna rabbana laghafour chakour hein il dit les croyants disent inna rabbana laghafour chakour حيث غفر لهم الذلات وشكور حيث قبل منا الحسنات وضعفها وعطانا من فضله ما لم تبلغ أعمالنا ولا أمان أمانينا فمغفرته فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب en de rechten van de mens en de rechten van de mens. En leur a pardonné de leurs péchés, leurs nombreux péchés, et mens. En de rechten van de mens. En de rechten de de rechten van de mens. En de rechten van de mens. Et il nous a donné de sa grâce. Qu'est-ce qu'on ne pouvait même pas atteindre par nos œuvres Et qu'est-ce qu'on ne pouvait même pas espérer par notre espoir Et donc, par son pardon, on a été sauvé de tout mal et de toutes choses qui hein, nous faisaient fuir par la de peur. Et par, par sa reconnaissance et par sa grâce, on a atteint et obtenu tout ce qu'on pouvait vouloir comme désir et comme, comme chose. Qu'on pouvait aimer. Donc ça c'est des exemples de la grâce d'Allah subhanahu wa taala et des choses qu'il a promis pour les mu'minines Ensuite qu'est-ce qu'il dit? Hein, il dit ensuite l'explication de l'autre la, verset. Al ahallana ahlana dar al muqamati min fadlihi la ymasuha fiha nassab, wa la ymasuna fiha Hein C'est-à-dire, le Cheikh, il explique C'est lui qui nous a installés par sa grâce Donc ça, c'est le verset C'est lui qui nous a installés par sa grâce La signification Qui nous a installés par sa grâce Dans la demeure de la stabilité Dara al-muqamah Où nulle fatigue, ni lassitude ne nous touche Le Cheikh, il explique ce verset-là Il dit, ce qui nous a installés الذي احلنا اي انزلنا نزول حلول واستقرار لا لا نزول معبر واعتبار الذي دار المقامه اي الدار التي تدوم فيها الاقامه والدار التي يرغب في المقام فيها أو يرغب في المقام فيها لكثره خيراتها وتوالي مسيراتها wa tawali masaratiha wa zawaluk kaduratiha donc le sheikh explique que il nous a installé c'est-à-dire il nous a fait descendre et nous installer c'est-à-dire qu'il nous installe dans cet endroit-là pour qu'on y reste c'est pas un endroit par lequel on traverse ou on passe non c'est dar al muqama c'est-à-dire la demeure de la stabilité la demeure de Hein? La tranquillité, là où on reste pour toujours, hein? parce qu'elle est éternelle. Et donc, Yannis, c'est la demeure où on désire rester, tellement il y a du bien, et tellement ces plaisirs se succèdent les uns après les autres. Hein? Et donc, euh, c'est l'endroit où tout ce que, tout, toutes les causes de tristesse disparaissent alayna wa karamihi la bi falawla fadluhu lama wasalna ila wasalna ilayhi donc le Sheikh il de que ça c'est par croyants par sa grâce cest si de... par partie de sa générosité sur nous et pour nous et non pas à cause de nos œuvres, parce que si c'était dû uniquement, ou si c'était relié uniquement à nos œuvres, on n'aurait pas atteint toute cette grâce. Si ce n'était pas de sa grâce, et du fait que c'est lui qui nous a fait parvenir à cet endroit, et il nous a ramené à cet endroit, on ne serait pas arrivé. Donc quelqu'un ne peut pas dire... Ça y est, moi j'ai réussi, je suis rentré au paradis à cause de mes œuvres seulement. Hein? Puisque les œuvres sont une cause. Mais, sans la grâce d'Allah, on, on ne peut pas y arriver. Et il dit, Alladhi. Donc, il dit ensuite, La yamassuha fiha nasabun, Wala yamassuna fiha l'uhoub. C'est-à-dire, Nul ne fatigue, hein? Nul fatigue. Où nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. Un nasab, c'est la fatigue. Et un louhoub, c'est la lassitude. Ou bien la somnolence, ou des choses comme ça. Donc, dans le paradis, il n'y a pas de sommeil, il a pas de fatigue. Le cheikh dit Ei, la ta'ba fil abdan, Wala la fil qalb, ou la quwa, ou la fil kathratit tamatu'. هذا يدل على ان الله تعالى يجعل ابدانهم في نشاه في نشاه في نشأة كامله ويهيئ لهم من اسباب الراحه على الدوام ما يكونون بهذه الصفه بحيث لا يسهمهم لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن، ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، لانه لأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم qu'est-ce qu'il explique le Cheikh ici ensuite Il dit que dans le paradis, il n'y aura aucune fatigue. Il n'y aura aucune fatigue. Ni dans le corps, ni dans le cœur, ni au niveau de la force. On ne se fatigue jamais. Et on n'est jamais fatigué. Et on ne se fatigue pas non plus, parce que dans cette dunya, les êtres humains, on est toujours fatigués. Si on est dans le bien, on est fatigué. Et si on est dans la maladie, on est fatigué. Et si on est dans quelque chose qui nous fait du tort, on est fatigué. Dans tout, on est fatigué. Si on est debout, on est fatigué de rester debout. Si on s'assoit, on se fatigue de rester assis. Si on se couche, on est fatigué d'être couché. Dans le paradis, peu importe ce qu'on décide de faire, on le fait par plaisir. Et on n'est jamais fatigué hein? Et on ne se fatigue jamais Et on ne se fatigue pas Même de faire beaucoup de choses Qui sont plaisantes Et qui nous amènent du plaisir et du bien Et ça c'est euh, Quelque chose qui prouve Que la façon dont on sera créé Dans le paradis eh bien on sera différent De la création dont on est Dans cette vie d'ici bas C'est à dire qu'on sera créé D'une façon qui est parfaite Et qu'on sera euh, préparé pour yani, toutes les causes de ce qui rapporte le repos. Hein? En nous-mêmes, on sera déjà créé comme ça. Et qu'on pourra faire ça sans arrêt. On n'aura jamais de fatigue, ni de la faim, ni de la soif, ni de la tristesse, ni rien de ce genre de choses. Ni de fatigue, ni de sommeil. Hein? ni soucis, rien. Et ça, le cheikh dit, ça c'est la preuve que les gens du paradis ne dormiront pas. Parce que le sommeil, le but du sommeil, c'est de se reprendre de la fatigue qu'on a eue. Hein? De reprendre nos forces de la fatigue qu'on a eue. Et d'obtenir un repos par ce sommeil. Tandis que les gens du paradis, contrairement à cette vie d'ici bas, eh bien, ils n'auront pas de fatigue. Et il dit que, pourquoi aussi C'est parce que la mort, c'est comme. Euh, il dit que le sommeil, c'est comme une petite mort. Hein? Comme c'est mentionné dans le Coran, dans. Euh, dans un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que, dans le surat euh, al-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, Allah yatawaffal anfusahina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayamsi fayamsi kullati qada alayha almawt wa yursil alukhra ila ajal Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans dans le sommeil, il prend l'âme du croyant. Et celui qui meurt dans son sommeil, il la garde vers lui, tandis que celui qui ne meurt pas dans son sommeil, il la remet dans le corps, il la renvoie dans le corps jusqu'à son terme fixé. Et donc, les ulamas, ils disent que le sommeil, c'est comme une petite mort à cause de ça. C'est comme une petite mort. Et il, le cheikh il fait un dua, il dit, le Sa'adi, il dit, dit, dit que Allah nous mette parmi ceux-là, parmi les habitants du paradis, euh, par sa grâce et par sa faveur et sa, et sa générosité. Donc, ça, c'est le verset en question. Maintenant, للامام الكبير كثير تفسيره تفسير دي بوين الذي احل لنا دار المقامه الذي لنا دار المقامه من فضله يقولون الذي اعطانا هذه المنزله وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته لم تكن اعمالنا تساوي ذلك كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل لا يمسنا فيها نصب لشيخ يتعلم Que ce, euh, ce verset, qu'il nous a installés dans la demeure de la stabilité par sa grâce. Hein? Donc, ça, c'est que, c'est-à-dire que les croyants, ils disent ça. Hein? Ils disent que Allah nous a donné ce degré, ce niveau, ce, ce statut, par sa grâce, par sa faveur, par sa miséricorde, et, et non pas par nos actions. Parce que nos actions n'ont pas cette valeur-là. C'est-à-dire, le, le paradis, il est trop grand. Et sa valeur est trop grande pour que. Nos actions puissent l'acheter. Donc, si c'était une question de valeur, eh bien, nos actions ne pourraient pas l'acheter, parce que ce ne serait pas suffisant, jamais. On n'aurait jamais fait assez. Hein? Et donc, euh, il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le messager d'Allah a dit, justement à ce sujet-là, que nul d'entre vous n'entrera au paradis par son œuvre, c'est-à-dire par ses propres actions. Et les Sahaba ont dit, ni même toi, au messager d'Allah, c'est-à-dire, même toi tu n'entreras pas par tes actions, et il répond, il dit, non, même moi, excepté si Allah me couvre de sa grâce, d'une grâce de sa part et d'un mérite. Donc c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer au paradis par nos œuvres seulement. C'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa taala. Et il dit ensuite yamassuna fiha wa la yamassuna fiha Ensuite, c'est à dire on est, euh, le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui dit que nous ne, on ne nous touche pas, on n'est pas touché par la fatigue et on n'est pas touché non plus par la lassitude ou لا <تصفيق> الشيخ لا يمسون فيها عناء ولا اعياء والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يد dus hebt de tijd van de dag, en dan wordt het tekleef van de dag, en dan wordt het tekleef van de dag van de dag van de dag van de dag Allah subhanahu wa ta'ala voulait lier, euh, mentionner qu'ils n'auront pas de fatigue dans le paradis. Et il dit que celui qui était dans la dunya et qui se forçait à l'adoration dans la dunya, eh bien, il, il, il avait de la fatigue hein, et il fatiguait son corps pour rester debout dans la prière, pour rester dans l'adoration, pour rester dans l'étude de la religion, et ainsi de suite. Il se forçait, il faisait des efforts là-dedans, et il se fatiguait là-dedans. et bien, euh, au jour de la résurrection, quand il arrive au paradis, ben, il n'y a plus de charge et d'adoration maintenant, c'est uniquement la récompense qu'il qu euh, reçoit. Hein? Donc, cette dunya, un, un, cette vie d'ici-bas, c'est un monde d'épreuves et d'adoration et de fatigue, et dans l'au-delà, c'est un c'est le contraire c'est la, la demain de la récompense de la rétribution et du repos et, et, de, et du plaisir éternel et du bien éternel hein? Et il y en a des, des gens parmi les hommes qui n'ont pas compris ça et qui voudraient vivre dans cette vie éternelle, euh, éternellement et qui oublient l'au-delà donc Allah va dire aux croyants dans le paradis mangez et buvez hein? Euh, et réjouissez-vous pour ce que vous avez fait dans les jours que vous avez hein, passé sur la terre, dans l'adoration, et ainsi de suite. Hein. Donc ça c'est des exemples de ce qui est mentionné par rapport à la récompense qui est préparée pour les croyants dans l'au-delà. Et ensuite, à la suite de ces versets-là, après avoir mentionné la récompense des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne maintenant les mécréants. En hij zegt, وَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَفُوا عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَ كَذَلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُورٍ donc ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. Donc on va lire le tafsir tout de suite, qu'est-ce que ça signifie. Lorsque le Sheikh, il dit, لَمْمَا Zeker haal aahl al wa al-naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar wa al-naar de al-naar wa des naar wa al Et, euh, et L'état des croyants dans le paradis Il commence à mentionner maintenant L'état des gens de l'enfer Et leur châtiment Et il dit Ceux qui ont mécru C'est-à-dire ceux qui ont renié ce que les messagers ont amené comme preuve Et comme signe et comme miracle Et qui ont nié La, la rencontre de leur Seigneur Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme, ré, comme rétribution Ils auront Le châtiment de l'enfer. Yu'a zebouna fija ashadda l'azab ou ablag de Ils auront dedans les châtiments et les punitions les plus sévères. anhum min azabiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit leur châtiment. Il dit à leur sujet. Ils auront le feu de l'enfer Dans lequel ils seront châtiés Donc et il dit C'est-à-dire on ne va pas les achever Par la mort Donc ils ne peuvent pas mourir dans l'enfer Donc Ils ne vont pas les achever par la mort Pour qu'ils meurent, puis qu'ils se reposent Mais et, Donc ils ne vont pas mourir Et on ne va pas non plus diminuer de leur châtiment Donc eux Ils souhaiteraient pouvoir mourir pour en finir Mais C'est pas le cas. Il reste en vie, dans le feu. Hein? Et ce n'est pas comme le feu de cette vie d'ici-bas, comme, comme certains d'entre les koufars parfois qui s'imaginent que euh, tu brûles une fois, puis ça y est, c'est fini. Hein? Tu brûles une fois, puis après c'est fini, tu, tu tu brûles plus par la suite. Non, tu continues à brûler pour l'éternité. Et même que lorsque ta peau est finie, Allah te donne une nouvelle peau fraîche. Pour que tu brûles encore, pour que tu sentes encore le châtiment. Hein? Donc, le Sheikh il dit ensuite wa wa Donc, la dureté du châtiment. Et ça, la grandeur, du, de la dureté et la grandeur du châtiment sont permanentes. C'est quelque chose de permanent qui continue et qui dure à chaque instant, à chaque moment. C'est-à-dire que il n'y a pas de moment où le châtiment se calme, où le feu diminue, où la, la, la, la, la punition devoi, devient moindre. Au contraire, elle ne fait qu'augmenter en we devenir steeds en plus te zeggen, we zijn de kans om fiha. zeggen, we zijn de kans om wa zeggen, we zijn de kans om te zeggen, we zijn de kans om te zeggen, we zijn de kans welke in al regering van de heer. Don Allahs waat hij zei, is dit is dat we allemaal eenmaal tous eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal de mensonge, de Révélation, eenmaal eenmaal et eenmaal eenmaal et eenmaal eenmaal de eenmaal des négateurs obstinés parmi les athées parmi les koufars, parmi les laïcs, parmi les autres qui rejettent la foi, les communistes et autres, hein, parmi tous les koufars, peu importe leur catégorie, les juifs et les chrétiens, les bouddhistes et les hindous, et autres qui adoraient des idoles, qui adoraient des saints, qui adoraient des anges, qui adoraient des tombes, qui adoraient autre chose qu'Allah, ou qui reniaient la vérité des messagers qui ne croyaient pas au paradis ou à l'enfer, qui ne croyaient pas hein, qui avait une vie après la mort, Qui ne croyaient pas, qu'est-ce qui les attend Eh bien, c'est ainsi qu'ils seront rétribués et ils vont crier, hein ils vont hurler dans l'enfer. Ils vont crier et hurler. Et même dans, hein, même les chrétiens, il y en a parmi eux qui euh, ont dévié dans la croyance au sujet de l'enfer. Il y en a qui ne croient pas à l'enfer parmi les chrétiens et parmi les juifs. Il y en a qui pensent que hein, tu brûles une fois puis c'est fini. Comme j'ai dit tout à l'heure, et il y en a d'autres qui pensent que il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer, c'est que tu vas juste mourir et que c'est fini, comme les animaux. Hein, les animaux, au jour de la résurrection, hein, ils sont euh, devenus de, de la poussière, et après c'est fini. Hein, et donc les koufards, au jour de la résurrection, ils vont dire hein, là où hein, ils vont dire euh, dans, comme c'est mentionné dans Surat. En Naba, à la fin du Ya Aleitani, on dit Ya Aleitani kuntuturaba, le mécréant, il dit: Malheur à moi, comme j'aurais aimé être de la poussière, comme les animaux qui deviennent de la poussière ce jour-là. Et donc, euh, pour dire par rapport à justement, euh, qu'est-ce qu'on mentionne par rapport à l'enfer, et bien même dans leur Bible, ils disent. Ils disent au sujet de l'enfer, il y a des versets qui sont mentionnés même dans leur Bible au sujet de l'enfer. Pour ceux parmi les témoins de Jéhovah par exemple, qui nient ça, c'est mentionné euh, dans leur livre que c'est un feu éternel. Hein? Alors, ça c'est le verset 26, dans Matthieu 26, verset 41. Alors, il dira encore à ceux de gauche... « Allez loin de moi, maudit dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » C'est-à-dire, le diable et ceux qui le suivent. Et dans le verset 46, « Et ils s'en iront ceux-ci, une peine éternelle. Ceux-ci a une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. » Ça veut dire qu'il y, y a le paradis éternel et il y a l'enfer éternel. Donc, si le feu il est éternel, Est-ce que ça veut dire qu'ils vont juste brûler une fois, puis après c'est fini? Hein Non, ça c'est pas... Pourquoi, on, pourquoi le jeu serait éternel, puis eux ils ne seraient pas? Hein? Ils seraient dedans juste quelques secondes, puis après c'est fini? Non. Et également dans le verset 14, dans Matthieu 14, verset 49-50. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde? Les anges se présenteront et sépareront les méchants des justes. Pour, jeter, pour, les, et pour, jeter, pour les jeter dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements dedans. Ça veut dire qu'ils vont pleurer, ils vont faire des, des grincements dedans. Et dans le verset également, hein, dans le verset, c'est chapitre 13, verset 42. Et les, et les jeteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements dedans donc, il y a plein de versets comme ça qui mentionnent que c'est quelque chose qui est réel même chez les, même chez les chrétiens hein, même chez les juifs, les coups ils savent que ça existe le paradis et l'enfer mais il y en a qui, qui veulent jouer avec ça il y en a parmi eux qui disent non l'enfer c'est juste dans cette vie hein. donc s'ils savaient la réalité c'est que ces gens là ils sont châtiés Dans cette vie, c'est pour ça qu'ils pensent que c'est l'enfer Et ils sont châtiés dans l'au-delà Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore que celui de cette vie C'est rien comparé à celui qui les attend Donc ils vont crier, et ils vont hurler Et ils vont dire, Seigneur fais-nous sortir Fais-nous sortir, on va faire des bonnes œuvres. Différent de qu'est-ce qu'on faisait On va faire des bonnes œuvres. On va pas faire comme on faisait auparavant Ils vont dire Fais-nous sortir Nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions Dans la vie Lorsque nous étions sur terre Donc Le sheikh il dit Wa'arafu 'adlun fihim Walakin raj'a fi Donc, le cheikh il dit, ils ont reconnu leur péché, premièrement. Quand ils étaient dans l'enfant, ils ont reconnu leur péché, leur mécréance, leur shirk. Et ils ont reconnu la justice qu'Allah a eue à leur sujet. Comment il a été juste? Le châtiment qu'ils ont, ils savent que ce n'est pas une injustice de la part d'Allah pour eux. Mais ils demandent qu'on les ramène dans cette vie pour qu'ils reviennent sur terre pour faire des œuvres. Mais il est trop tard. Hein? Et c'est comme ça des fois, quand tu vois les chrétiens par exemple qui disent « Ah oh, mais la, la foi en la Trinité c'est un mystère et on va seulement le savoir quand on va être mort »« Non, il est trop tard quand tu es mort, tu ne peux plus revenir pour te corriger » Tu ne peux plus venir sur la terre pour dire, mais là je vais changer ma croyance, maintenant je vais croire au Tawhid comme les musulmans, je vais accepter de croire en Dieu unique et je vais cesser d'adorer Jésus, je vais cesser d'adorer Marie, je vais cesser d'adorer les saints, je vais cesser d'adorer les, les tombes. Non, il est trop tard pour revenir, parce que tu avais tout le, tout le temps de réfléchir pendant ta vie, mais tu as écouté les prêtres, menteurs, hein, et les rabbins. Menteur et tu les as écoutés dans leurs mensonges et tu les as laissés t'égarer et là maintenant tu veux revenir il est trop tard maintenant et <'in> <t 'in> وادررنا عليكم الارزاق وقيدنا لكم اسباب الراحه ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات وارسل واوصلنا اليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتبين لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلت ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى, إلى, إلى, إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال سألتم الرجعة هيهات هيهات فات وقت الإمكان وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم, ونسيكم أهل الجنة ونسيكم أهل الجنة فامكثوا, أو فامكثوا فيها خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين ولهذا قال فذوقوا فما للظالمين من نصير ينصرهم فيخرجهم منها أو يخفف عنهم من عذابها <تصفيق> لشيخ التين ها؟ Que Allah va leur répondre, il va leur dire Est-ce qu'on ne vous avait pas fait vivre hein, un temps suffisant pour que celui qui veuille se rappeler se rappelle C'est-à-dire, est-ce qu'on ne vous a pas donné la capacité et la possibilité de vous rappeler, hein, de faire des bonnes œuvres Celui qui voulait, il pouvait faire les œuvres. On vous a donné plein de jouissances dans cette dunya. Et on vous a donné plein de subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur énumère les choses. Hein? Et on a jugé, on vous a donné tous les, les moyens de repos. Et on vous a prolongé même votre vie. Hein? Et on vous a fait succéder les signes et les preuves, les, les signes qu'on a mis dans la création et les signes qu'on a envoyés avec nos messagers. Et on vous a fait parvenir des avertisseurs. Et on vous a éprouvé par le, par le bien et par le mal. Pour que vous puissiez revenir vers nous repentants et que vous vous re, re, retourniez vers nous. Mais aucun de ces avertissements-là n'a euh, eu, de, de, de, de, de, eu de réponse de votre part et n'a eu de succès chez vous. Aucune exhortation n'a été bénéfique hein? et on vous a retardé le châtiment. On vous a retardé le châtiment jusqu'à ce que vienne votre terme et que votre vie arrive à sa fin et que vous quittiez la vie de la possibilité dans la pire des états et que vous arriviez dans cette demeure, c'est-à-dire la demeure de la récompense et de la rétribution pour vos œuvres, et que maintenant vous demandiez le retour, c'est-à-dire que maintenant vous voulez re revenir à la vie, hein, sur la terre? Non. Hein, loin de là. Ça, c'est fini, cette époque. Maintenant, le temps de la possibilité, il est fini. Et maintenant, c'est la colère du tout miséricordieux, le très miséricordieux qui est sur vous. Et le châtiment du feu hein, qui deviendra de plus en plus dur sur vous et les gens du paradis vont vous oublier et vous allez rester dans l'enfer pour toujours et pour l'éternité. Et dans le châtiment, vous y serez continuellement humiliés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, après, alors goûtez, hein, alors goûtez au châtiment. Hein, à votre punition, car les injustes, pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs qui viennent les secourir pour les faire sortir. Personne ne pourra les faire sortir et on ne va jamais diminuer leur châtiment. Hein? Donc ça, c'est pour faire réfléchir les, les hommes hein? de la réalité de la dunia, que ceux qui se réjouissent aujourd'hui de la vie d'ici-bas. Et c'est ça que vous voyez maintenant qui est encouragé Et avancer par, par les forts. Et même les. Il même les, euh, y en a tous ceux qui sont dans le domaine de. Il de, de, de, y en a qu'est-ce qu'ils qu appelle qu qu appellent l'art. Ils essaient de mettre de l'avant la musique ou les cinémas ou les gens comme ça. Les gens qui vivent dans le, dans la, comme les vedettes, qui vivent dans le luxe et dans la richesse et dans la, le plaisir et des choses de ce genre, dans cette dounière, et qui oublient l'au-delà, et qui vivent dans le haram, et qui font que le haram, ceux-là, souvent les jeunes et les vieux même, parmi les croyants, ils se laissent séduire par ça. Quand ils voient les belles voitures, hein, les belles maisons, le luxe, hein, toutes les belles choses de la vie d'ici-bas, quand ils voient ça, ils disent, ah, mais ça c'est le bien. On veut ça, nous. Et donc, ils vont Vers ces choses-là, ils, ils oublient qu'est-ce qui qu qu les attend dans l'au-delà, que Allah nous préserve, que Allah nous préserve de la fitna, de la dunya, hein, al Et, euh, également, qu'est-ce qu'il dit, l'imam ibn en expliquant ces versets-là, il, il explique, il dit, ولما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان الاشقى في بيان للاشقياء فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت كما قال تعالى لا يموت لا يموت فيها ولا يحيى وثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما اهل النار الذين هم اهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك فقال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، فلن فلن فلن فلن نزدكم فذوقوا, فلن نزدكم فلن فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم عذابا، فلن نزيدكم عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال تعالى كذلك نجزي كل كفور Hei, هذا الجزاء, كل man kafara bi rabbihi wa kadzaba al haqq. Lorsque Allah a mentionné la situation des gens qui seront heureux, hein, des gens heureux qui vont être au paradis, il commence à parler des gens malheureux, c'est-à-dire des gens qui seront dans l'enfer. Et il dit, et ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. On ne va pas les achever pour qu'ils meurent, hein, parce que il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset il dit aussi Il ne meurt pas dedans et il ne vit pas Parce qu'il voudrait mourir mais il ne peut pas Et il, et il ne peut pas dire qu'il vit parce que cette vie là c'est un châtiment Et c'est rapporté dans Sahih Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit En ce qui concerne les gens de l'enfer Ce sont ceux qui vont y rester, qui vont être dans l'enfer qui ne, ne meurent pas dedans et ils ne vivent pas non plus Qu'ils ne vivent pas et ils ne meurent pas. Donc ils sont constamment entre les deux. Hein? Mais ils ne peuvent pas mourir. Et donc, ça c'est un exemple. Et après, il mentionne un autre verset dans lequel, dans Surah Zuhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne. Hein? Il dit, et ils appellent l'ange de l'enfer Malik. Hein? Il dit, ô oh Malik, demande à ton Seigneur pour qu'il termine, qu'il nous achève. Hein? Que ton Seigneur nous achève malik Que ton Seigneur nous, en, nous achève Qu'il en finisse avec nous Et Malik il répond Il dit non vous allez y rester Vous allez y demeurer Pour toujours hein? Donc ça c'est l'état de ceux qui Sont dans l'affaire Ils pensent que la, la mort serait un repos pour eux Mais il n'y a plus de mort Parce que la mort est finie Après le jugement dernier, il n'y a plus de mort Ni dans le paradis, ni dans l'enfer C'est l'éternité par la suite Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit La yuqda alayhim fayamoutou C'est pour ça qu'il dit dans le verset On ne va pas les achever pour qu'ils meurent Et on ne va pas non plus diminuer de leur châtiment Donc Les criminels seront dans le châtiment de l'enfer Pour y demeurer éternellement la yufattaru anhum wa hum fihim mublisun donc les criminels vont être dans le châtiment de l'enfer pour y demeurer éterne, éternellement et on ne va pas leur donner de répit dedans et ils vont y rester humiliés hein et euh, il dit kulama khabat zidnahum sa'ira donc chaque fois que eh uh, chaque euh كلما chaque, uh, uh, chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente de la fournaise il leur augmente de châtiment et il dit fazuqou dans fala, nazidakum illa adaba ça c'est dans surat al naba Allah subhanahu wa ta'ala dit goûtez parce qu'on ne va vous augmenter que en châtiment Et donc, c'est pour ça que Allah Subhanahu wa Taala dit à la, fin, euh, dans, à la fin du verset C'est ainsi qu'on rétribue toute personne qui est un grand négateur, qui, qui traite la vérité de mensonge et qui renie son Seigneur. Wa jallat fiha, ay fiha, ila Allah bi أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم هل, هل إلى مرد من سبيل؟ ذلك لانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا اي لا يجيبكم الى ذلك لانكم كنتم كذلك لو رددتم لو رديتم لعدتم لما نهيتم عنه لهذا قالها هنا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اي اوما او اي en ma 'isht aw ma 'ishtum fi subhanallah cheikh il explique il dit et ils crieront dans l'enfer ils vont appeler ils vont crier à Allah avec leur voix seigneur notre seigneur fais nous sortir Nous allons faire des actions des bonnes actions, comme, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Donc il demande de revenir à la dunya pour faire des actions différentes, des bonnes actions. Et Allah subhanahu wa il sait très bien, comme il le mentionne dans le verset, dans, dans un autre verset dans Surah Al-An'am, je crois. Il dit, la urdu la'adu lima nouhu anvu. C'est-à-dire que si, Ils revenaient, donc leur Seigneur sait très bien que s'ils revenaient, ils retourneraient, ils recommenceraient à faire ce que, ce qu'on leur avait interdit. Et ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne les, ne leur répond pas dans leurs demandes. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement, à propos de cette parole. Ils disent, Hal ila maraddin min sabil. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a un moyen pour revenir à la vie? Pour recommencer? Zalikabi an nabu. Et ça, c'est parce que lorsque vous avez, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, il leur dit: Hein? Non. Parce que ça, c'est parce que lorsque vous étiez invité à adorer Allah seul, vous reniez, vous aviez renié la vérité. Kafartum. Et que lorsque on associait avec lui, vous croyez, vous aviez, vous croyez à ce moment-là. Quand on vous appelait au tawhid, vous rejetiez le tawhid. Et quand on vous appelait au shirk, vous acceptiez le shirk et vous croyez au shirk. Hein, donc, on ne peut pas vous répondre puisque c'est ainsi que vous étiez auparavant. Et si on vous renvoyait sur cette dunia, et bien vous, vous seriez retourné encore à la même voie. Et euh, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala disait ensuite Awalam nu'amirkum. Est-ce qu'on vous avait pas fait vivre Est-ce qu'on ne vous a pas donné une vie assez longue hein? Pour que celui qui désire réfléchir réfléchisse hein? Et là, il rapporte plein de narrations à ce sujet-là. Il dit Rawal imam Ahmed Anna bi Huraira radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal laqad a'zara Allah ta'ala. Ila abdin a'ahiahu, Hatta balaga zittina ou sebbina <sussionale> sena. Lakad a'zara Allahu ta'ala ilayhi. Lakad a'zara Allahu ta'ala إlehim. C'est-à-dire que c'est rapporté par l'imam Ahmed selon Abihurairah radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus laissé d'excuses à celui d'entre ses serviteurs qui l'a laissé vivre jusqu'à soixante ou soixante-dix ans. Allah lui a enlevé toute excuse. Allah lui a enlevé toute excuse. <coughs> hein, il n'a pas d'excuse celui-là. Allah lui a donné toute l'excuse possible. Et il mentionne un autre hadith également qui est rapporté par l'imam al bukhari qui fait à brata et dans son brata et quitte à brata et quitte à <tankt> Allah Subhanahu eh, wa Ta'ala, il n'a plus laissé de chance et d'excuse à la personne qui est arrivée à l'âge de 60 ans hein, et qui n'a pas cru. Il n'a plus d'excuse. En c'est rapporté également il dit, ibn Jarir anhu, alayhi wa sallam, Allah." 60 ans, faqad a'zara ilayhi C'est rapporté par Ibn Jarir selon Abu Huraira radhiyallahu anhu que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait 60 ans, alors il n'a plus d'excuses hein dans le temps qu'il a vécu hein, c'était suffisant pour lui. C'est rapporté par l'Imam Ahmad al nasai dans ar-raqaa' اي ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله, يعذر الله سبحانه وتعالى الى عباده به ويزيح به عنهم العلل كان هو الغالب على اعمار هذه الامه كما رد بذلك الحديث en Abi Horeira, die Allahu anhu, kala kala rasoollah, salaallahu alayhi wa sallam, aamar ummati, ma baina setina, ila sebain, wa akala humayyaju z'alik, hakadar, wa huttermi wa bnumaja, wa jemi, anfikitab z'hud. Donc, Allah Subhanahu wa ta'ala, il a fait donc set cet âge-là, c'est l'âge. De la majorité de cette umma. En général, c'est ça l'âge qu'ils atteignent, 60 ans. Hein? Parce que c'est l'âge après lequel quelqu'un n'a plus d'excuses de, de, de, de, de, de, par la suite. Hein? Et c'est rapporté selon Abu anhu qui l'a dit donc, la vie de ma umma est entre 60 et 70 ans. Et il y a peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Donc l'âge de la Umma en général c'est entre 60 et 70 ans. Et ça c'est rapporté par At-Tirmizi ou Ibn Majah dans Kitab al-Zuhud. Et il dit Ta'ala, C'est-à-dire Et l'avertisseur vous est venu. L'avertisseur vous est venu, il a dit. Uh, Ibn Kathir, الـ is, سي قوله وجاءكم النذير روى عن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمه و ابي جعفر الباقر رضي salaf comme il a mentionné que l'avertisseur en question ici c'est les cheveux blancs et il dit wa qala as-suddi wa abd ar-rahman ibn zaid ibn aslam yani ya allah sallallahu alayhi wa sallam yani bihi rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa qaraa en zeiden, en waarhaal nadeerun min nuzuril ola. En il mentionne également que certains ulamans ont mentionné, comme As-Soudi et Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, As ils ont dit que c'est le messager d'Allah. Waja akumin nadir, l'avertisseur, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est les deux significations. Les cheveux blancs, c'est un avertisseur, que, hein, que la fin est proche, et également de du prophète de Mohammed sallallahu الله عليه وسلم, de Mohammed صلى الله عليه qui est un avertisseur il a lu le verset gelezen. Hadanadirun min al-nuzuril ulah, hij is avertisseur parmi les exemples des premiers avertisseurs huwa sahih An Qatada, wat hij heeft verhaald, Sheikhan, hij zei dat hij zei dat hij zei dat hij c'est également hij zei dat Qu'est-ce qui est correct Qu'est-ce qui est rapporté selon Qatada hein euh, Et également, c'est rapporté, rapporté par Sheyban, euh, par qui a dit qu'il a utilisé contre, contre eux la, la preuve de l'âge et des messagers. Qu'il a établi sur eux la preuve de l'âge et des messagers. Et ce le هذا هو لا لا choix de ابن جرير الطبري في تفسيره ان يذيك تعالى ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جدناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون اي لقد لقد بينا لكم الحق على السنه الرسل فابيتم وخالفتم Donc, euh, il mentionne à cause de la parole d'Allah, ce lorsqu'il dit. Et euh, ils ont appelé au oh Malik. Fais en sorte que ton Seigneur nous achève et en finisse avec nous. Et il répond en disant, vous allez rester, vous allez y demeurer. Hein? On vous a ramené la vérité, mais la plupart d'entre vous... Hein, on vous est venu avec la vérité, mais la plupart d'entre vous n'aimez pas la vérité. Hein? Et euh, il dit... C'est-à-dire, nous avons clarifié la vérité pour eux par la langue des messagers, mais ils ont refusé et ils ont contredit. C'est-à-dire, nous n'avons pas un châtier jusqu'à ce que les messagers soient envoyés. C'est-à-dire jusqu'à ce que les gens aient le message des messagers. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ها ايه آه الله سبحانه وتعالى االمسيان دره سورة الملك الذي chaque fois qu'une qu'une qu'une poignée ou qu'une fourne qu'une Et jeté dans l'enfer. Un groupe d'entre les gens sont jetés dans l'enfer. Les gardiens de l'enfer demandent Est-ce que vous n'avez pas, euh, est-ce que les, les avertisseurs ne vous étaient, ne vous étaient pas venus Est-ce que les avertisseurs n'étaient pas venus Ils disent Certes, oui, ils sont venus, les avertisseurs, les avertisseurs nous sont venus, mais on a traité de mensonges. Et on a dit, Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans les garments, un grand égarment. Donc, ça, c'est la réaction des kufars, comment ils ont parlé dans la dunya. Et ils disent Paulo Ta'ala, Fazoukou fama l'il ظالمين min nasir. Fazoukou, Fazoukou, Fazoukou adab en nar. Jaza'a ala mukhalafatikum lil enbiya fi mudati amalikum. Fama lakum al yawm nasirun yankuzukum mimma antum fihimina al azaab wal nakal wal aghlal Donc le sheikh il dit donc, et goûter. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la signification, c'est-à-dire et goûter. Ce qui signifie et goûter, parce que pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. C'est-à-dire goûter au châtiment de l'enfer comme rétribution pour votre contradiction Du fait, de, du fait que vous avez euh, divergé avec les messagers euh, yani durant la période que vous avez agi sur la terre et donc aujourd'hui vous n'avez pas de secoureur qui pourrait pourraient vous sauver de ce que vous de ce dont vous êtes ou de ce, de ce, dont, de ce que vous êtes en train de subir comme châtiment et comme euh, yani toutes sortes de punitions euh, yani Humiliante dans l'enfer. Donc, ça, c'est la fin de ce verset-là. Donc, on est arrivé jusqu'au verset euh, 37 aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et euh, demain, on continuera, Inch'Allah, la suite de, de ce tafsir, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa Barakallahu wa jazakumullahu Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Je m'excuse pour le temps si j'ai retardé aujourd'hui c'était un petit peu imprévu Wa sallallahu wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in